Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Dans ce second cours de cette série portant sur le jeûne du mois de Ramadan nous allons aborder le second chapitre de ce livret intitulé « Les excuses permettant la rupture » et les annulatifs du jeûne. Et nous aurons l'occasion, incha'Allah, durant ces quelques minutes, d'aborder le premier sous-chapitre, le composant, qui n'est autre que le sous-chapitre relatif aux excuses permettant la rupture. Il faut savoir que les motifs de rupture du jeûne sont les suivants. Premièrement, la maladie. Deuxièmement, le voyage. Troisièmement, les règles et les lochis. Et, et quatrièmement, la crainte de la mort qui concerne le vieillard, la vieille femme, la femme enceinte et celle qui allait Nous allons traiter du jeûne du malade. Et pour ce faire, nous allons lire un bref exposé qui a été fait par le noble chien Mohamed Ibn Salah Al-Uthaymin dans son livret intitulé « Foussoul ». fiusiyam wa tarawih wa zakah Allah a dit Donc c'est le cheikh ici qui commence à parler Allah dit wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra Yuridu Allah bikum al yusra wa quelqu'un qui est malade ou en voyage alors qu'il donne plus tard un homme règle de jours Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Les malades sont de deux catégories. Premièrement, le malade dont la maladie est chronique et dont la guérison n'est pas envisagée, tel que le cancéreux. Celui qui serait dans cette situation n'est pas tenu de jeûner, car il n'est pas espéré qu'il puisse, dans le futur, avoir la capacité de rattraper son jeûne. La compensation consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour de Ramadan non jeûné. Il a le choix de réunir un nombre de pauvres égal au nombre de jours non jeûnés à qui elle donnera, ou plutôt il donnera à déjeuner ou dîner, ce que faisait Anas ibn Malik an, lorsqu'il atteint un âge fort avancé, ou de nourrir séparément des pauvres équivalents au nombre de jours non jeûnés. La personne donnera à chaque pauvre la mesure du quart du sar prophétique qui équivaut de nos jours à 510 grammes de blé de bonne qualité. Il est bon aussi de garnir cela avec de la viande ou une sauce. Rentre dans cette catégorie la personne très âgée, incapable de jeûner, qui nourrira un pauvre pour chaque jour non jeûné. Dans ce passage... le shir ibn Salih al-Uthaymin a abordé un certain nombre de points rahimahullah ta'ala il a abordé ici le fait que les malades sont de deux catégories et nous avons lu dans un premier temps le cas du malade dont la maladie est chronique et dont La guérison n'est pas envisagée, tel que le cancéreux. Et nous allons voir par la suite le cas de ceux qui souffrent d'une maladie momentanée et qui est susceptible d'être guérie, comme la fièvre. Le premier cas, donc celui dont la maladie est chronique et dont la guérison n'est pas envisagée, il faut savoir que la personne qui est dans cette situation n'est pas tenue de jeûner, C'était là un premier point. Deuxièmement, nous avons abordé la compensation de son jeûne qu'il ne peut pas effectuer. Cette compensation qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour de ramadan non jeûné. Troisième point, le fait que deux alternatives s'offrent à ce malade. Il a en effet le choix de réunir un nombre de pauvres égal au nombre de jours non jeûnés qu'il donnera à déjeuner ou dîner, ou de nourrir séparément des pauvres équivalents au nombre de jours non jeûnés. Et ensuite, et c'était là un quatrième point, la quantité que doit donner ce malade en compensation, qui équivaut de nos jours à 510 grammes de blé de bonne qualité, Et également, nous avions vu qu'il est bon de garnir cela avec de la viande ou une, autre, ou une sauce. Et ce, afin que ce repas soit consommable, sans difficulté ni contrainte, par le pauvre ou le nécessiteux en question. Cinquième point, le fait que rentre dans cette catégorie la personne très âgée, incapable de jeûner, qui nourrira un pauvre pour chaque jour non jeûné. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui souffrent d'une maladie momentanée et qui est susceptible d'être guérie, comme la fièvre. Cette catégorie se divise en trois états. Le premier état, celui pour qui jeûner est chose aisée et ne lui porte aucun préjudice. Celui-là doit obligatoirement jeûner car il ne dispose pas de raison valable pour rompre le jeûne. Et sa maladie, qui est momentanée, en vérité est tellement légère qu'elle ne l'empêche en rien de jeûner. Et jeûner reste chose aisée pour lui. Il est donc obligatoire de le faire. Le deuxième état, celui pour qui jeûner est difficile, mais ne lui porte aucun préjudice. Alors à ce moment-là, il est recommandé de ne pas jeûner. Sinon cela reviendrait à renoncer, à profiter de la permission donnée par Allah lorsque le jeûne nous est difficile. Le troisième état, celui à qui jeûner porte préjudice. Celui-là doit obligatoirement rompre son jeûne. Car cela aggrave sa maladie et ce conformément à la parole d'Allah qui dit « Ne vous tuez pas vous-même, Allah est certes miséricordieux envers vous. » Et à sa parole « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. » On a donc retrouvé ici trois cas de figure. Le premier, c'est celui pour qui jeûner reste chose aisée et ne lui porte aucun préjudice. Il est obligatoire de jeûner. Le deuxième, celui pour qui jeûner est difficile mais ne lui porte aucun préjudice. Soulignons ici que le fait que nous disions que c'est difficile, c'est du fait de la maladie. Là, c'est quelque chose de très important. Celui pour qui jeûner est difficile du fait de la maladie mais ne lui porte aucun préjudice. Il est recommandé à celui-là de ne pas jeûner. Troisièmement, celui à qui jeûner porte préjudice, en plus d'être difficile, du fait de la maladie. Celui-là doit obligatoirement rompre son jeûne. Également, parmi ceux qui appuient le fait que dans ce troisième état, le malade doit obligatoirement rompre son jeûne, En plus des deux versets que nous avons mentionnés, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut causer ni préjudice ni tort, ni à soi-même, ni à autrui. Nawawi a dit que ce hadith dispose de plusieurs chaînes de transmission qui, en les réunissant, renforcent son degré d'authenticité. On concède que le jeûne cause un préjudice au malade de différentes façons. Premièrement, lorsque le malade lui-même ressent la douleur causée par le jeûne, du fait de sa maladie bien sûr. Deuxièmement, lorsqu'un médecin digne de confiance déconseille le jeûne. Et là, il est une question qui est intéressante à aborder. à savoir, est-ce qu'il est une condition que ce médecin... soit musulman afin qu'il soit considéré comme digne de confiance. Il faut savoir que l'islam du médecin n'est pas, selon la vue le plus juste, une condition afin de le considérer digne de confiance. En effet, du moment que nous avons confiance en sa parole, nous la prenons en compte du fait que la médecine est son domaine. Or, le nom musulman cherche la plupart du temps à préserver la réputation qu'il a dans son domaine, sa profession, En outre, il est arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenne en compte le témoignage d'un polythéiste dans une situation plus périlleuse encore. En effet, lorsqu'il émigra de la Mecque à Médine, il loua les services d'un guide de la tribu de Banu Dayyal, qui s'appelait Abdullah ibn Aurayqit, afin qu'il lui montre le chemin. Cela alors que Quraysh le recherchait activement et offrait même sans chamel à quiconque lui indiquerait le lieu dans lequel il était. Donc, pour en revenir à la question du médecin, Si ce médecin est digne de confiance et qu'il est reconnu comme tel, alors le fait qu'il ne soit pas musulman n'influe en rien dans le fait qu'il faille prendre en compte et en considération son verdict médical. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas envisageable pour euh, le patient de consulter, s'il va avoir le cœur net, un autre médecin. Chaque personne malade de cette catégorie, n'ayant pas jeûné, sera tenue de compenser ses jours de jeûne manqués dès son rétablissement. Ici, nous parlons donc de ceux qui souffrent d'une maladie momentanée et susceptible d'être guérie, comme la fièvre. Par ailleurs, s'il décède avant son rétablissement, alors la compensation ne lui est plus redevable. Car il était tenu de compenser ses jours manqués à un moment ultérieur qu'il ne peut plus atteindre pour cause de décès. Fin de la parole du shir. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Le fait qu'ici, il dise, par ailleurs, s'il décède avant son rétablissement, alors la compensation ne lui est plus redevable, dans le sens où ses proches n'ont pas à le compenser pour lui. Autre point, Qui concerne cette fois-ci le cas du voyageur. Dans le même livre susmentionné, à savoir Fauchul, zakah le ibn al qu'Allah lui fasse miséricorde, aborda le cas du voyageur et expliqua ce qui suit. Les voyageurs sont de deux catégories. Celui qui voyage par ruse, dans le but d'éviter le jeûne. Il n'est pas permis à cette personne de rompre le jeûne car ruser pour ne pas avoir à effectuer les prescriptions divines. ne lève pas l'obligation de les accomplir. C'est là donc un cas qui peut se présenter, notamment durant euh, le jeûne qui a lieu en période estivale, comme c'est le cas chez nous actuellement. Une personne qui euh, se dirait, étant donné que le jeûne est en été, et que les journées du coup sont longues, et qu'il y fait chaud, et qu'il est plus difficile de jeûner, elle se dit qu'elle va euh, voyager, rentrer par exemple dans son pays afin de ne pas avoir à effectuer le jeûne et de le rattraper par exemple en hiver lorsque les journées sont moins longues et lorsque euh, la chaleur est moins intense. Il faut savoir que cette manière d'appréhender la chose n'est pas correcte et qu'elle ne permet en rien à la personne de rompre le jeûne. Car comme l'a dit le shir, ruser pour ne pas avoir à effectuer les prescriptions divines ne lèvent pas l'obligation de les accomplir. Deuxième catégorie, ceux qui voyagent pour une raison valable. Pour cela, on distingue trois cas. Le premier cas, ceux pour qui le jeûne pendant le voyage les fait souffrir énormément. Pour cela, il est strictement interdit de jeûner. En effet, le prophète wasallam, lors de la conquête de la Mecque, avait commencé à jeûner, puis on l'informa que le jeûne faisait souffrir les gens et qu'ils attendaient la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda après le hasr qu'on lui apporte un verre d'eau qu'il but à la vue des gens. Ensuite, on l'informa que certaines gens avaient quand même jeûné. Il leur dit, ceux-là sont les désobéissants, ceux-là sont les désobéissants. Donc, dans ce cas de figure-là, à savoir, lorsque le jeûne fait souffrir énormément le voyageur, alors il est strictement interdit de jeûner et le fait de jeûner constitue Une désobéissance à Allah, tabaraka wa ta'ala, et à son messager, alayhi wa sallam. Le deuxième cas, c'est le cas de ceux pour qui le jeûne pendant le voyage les fait souffrir modérément. Il est recommandé à ceux-là de ne pas jeûner, sinon cela reviendrait à renoncer à profiter de la permission donnée par Allah, exalté soit-il, lorsque le jeûne nous est difficile. Troisième cas, ceux pour qui le jeûne pendant le voyage n'est pas une souffrance ni une difficulté. Cela opteront pour ce qui est le plus simple pour eux, jeûner ou pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit يُرِيدُ yusra, wa la yuridu Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Et lorsque Allah dit يُرِيدُ Allahu Allah veut pour vous, cela signifie dans ce verset Allah aime pour vous. Donc ici, le voyageur, pour qui le jeûne n'est pas une souffrance ni une difficulté, optera pour ce qui est le plus simple pour lui, jeûner ou pas. Il est possible et envisageable que l'option de jeûner soit plus aisée pour lui s'il sait qu'il A plus de facilité à jeûner pendant le Ramadan lorsque son entourage jeûne également. Comme il est envisageable que le fait de rompre soit plus aisé pour lui et qu'il préfère rompre euh, plus tard. Si les deux options pour lui s'équivalent, à savoir le fait de jeûner ou de rompre, alors il est préférable de jeûner car ce fut le choix du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Abu Darda anhu, a dit. Nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant Ramadan où il faisait tellement chaud que chacun de nous devait se protéger la tête en la couvrant de ses mains. Aucun d'entre nous ne jeûnait à l'exception du prophète sallallahu alayhi wa sallam et euh, de Abdullah ibn Rawaha. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala. Donc si les deux options s'équivalent aux yeux euh, du voyageur, alors il est préférable de jeûner, bien qu'il ait toujours la possibilité de rompre, s'il le désire, le préférable restant de jeûner. Une personne est considérée comme voyageur dès qu'elle quitte son lieu de résidence jusqu'à son retour. Donc ici, le Shir va aborder certains points très importants relatifs au voyage. Une personne est considérée comme voyageur dès qu'elle quitte son lieu de résidence jusqu'à son retour. Ceci, même si ce voyage dure longtemps. Car tant que l'intention de la personne est de ne pas résider dans ce lieu de séjour après avoir terminé ce pourquoi il a entrepis, entrepris ce voyage, alors la personne peut dans ce cas jouir de toutes les permissions établies pour le voyageur. De même, on reste voyageur même si la durée du voyage est longue. Car rien n'a été rapporté du Prophète sallallahu alayhi wa sallam justifiant une durée limite du voyage. La règle de base veut que la personne reste voyageuse et a le droit de jouir des permissions qui lui sont liées jusqu'à preuve du contraire. Les permissions liées au voyage sont applicables autant pour un voyage occasionnel tel que le pèlerinage, la omra, la visite d'un membre de la famille ou un voyage d'affaires. que pour des voyages répétés, tels que le voyage des chauffeurs de taxi, ou les chauffeurs poids lourds, etc. Tous, dès qu'ils quittent leur lieu de résidence, sont considérés comme voyageurs. Ils ont droit de jouir de toutes les permissions établies pour les autres voyageurs, tels que rompre son jeûne pendant Ramadan, ou raccourcir les prières, de quatre cycles à deux cycles, ou regrouper en cas de besoin la prière de Zohr avec celle de l'Asr, et de regrouper celle de l'Maghrib avec celle de l'Ishah. De même, rompre le jeûne est préférable dans leur situation si cela est plus simple pour eux. Ils pourront rattraper les jours manqués pendant les jours d'hiver. Ceci, car ceux dont le métier est lié au transport détiennent un lieu de résidence. Dès lors qu'ils sont dans leur lieu de résidence, ils sont considérés comme résidents et ont les mêmes droits et devoirs que leurs semblables. De même que, dès qu'ils voyagent, ils sont considérés comme voyageurs et disposent des mêmes droits et devoirs que leurs semblables. Fin des paroles du shir. Qu'Allah lui fasse euh, miséricorde. Dans ce passage-là, le shiir a mis en évidence un certain nombre de points. Premièrement, il a abordé une question, à savoir à partir de quand la personne est considérée comme voyageur. Ici, on retiendra que cette question est différente de la question visant, À déterminer la distance à partir de laquelle le déplacement est considéré comme un voyage. Ici, le shir a dit, une personne est considérée comme voyageur dès qu'elle quitte son lieu de résidence jusqu'à son retour. C'est-à-dire que si une personne s'apprête à parcourir une distance qui est considérée comme étant une distance de voyage, alors dès qu'elle quitte son lieu de résidence, elle est considérée comme étant un voyage et elle peut alors bénéficier des permissions liées à cela. Et ce jusqu'à son retour. Et nous allons aborder plus loin, incha'Allah ta'ala, comment définir est-ce que la distance parcourue est une distance de voyage ou pas. Le deuxième point qui a été abordé par le shir Mohammed ibn Saleh Uthaymin, c'est le fait de dire que cela est valable même si le voyage dure longtemps. Car ce qui est pris en compte, c'est le fait que la personne qui a entrepris ce voyage n'a pas l'intention de résider dans ce lieu de séjour après avoir terminé ce pourquoi elle a entrepris ce voyage. Par exemple, une personne part pour une semaine afin de visiter sa famille dans son pays d'origine. Elle sera considérée comme étant en voyage à partir du moment où... qu'elle a quitté son lieu de résidence, et ce jusqu'à ce qu'elle revienne, et ce durant la semaine durant laquelle elle se sera absentée. Et cela est valable également si une personne part pour un voyage d'affaires de six mois. L'important, c'est qu'elle ait l'intention de ne pas résider dans ce lieu de séjour après avoir terminé ce pourquoi elle a entrepris ce voyage. Prenons le cas d'une troisième personne qui accompagnerait la seconde dans ce voyage d'affaires. Cependant, son intention, c'est de résider dans ce pays vers lequel elle a voyagé Pour ce voyage d'affaires, après avoir terminé, c'est pourquoi elle est partie. Alors à ce moment-là, cette personne-là sera considérée comme étant résidente là-bas. Et parmi ceux qui appuient le fait qu'on reste voyageur, même si la durée du voyage est longue, c'est que rien n'a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justifiant une durée limite du voyage. Et le fait que certains ulamas, rahimahoumullah, établissent une durée limite du voyage, c'est dû au fait que dans certains hadiths, nous trouvons que mention est faite de certaines durées. Cependant, il ne faut pas comprendre de là que ces durées sont limites. Et parmi ceux qui appuient cela, le fait que justement, ces durées de temps qui sont mentionnées dans ce hadith varient et dans certains hadiths on va trouver tant de jours et dans d'autres, tant de jours c'est pour cela que rien n'a au final été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam justifiant une durée limite du voyage et ici il est peut-être opportun D'aborder la question que j'ai annoncée précédemment, à savoir, à partir de quand considère-t-on que nous sommes en voyage et que la distance est une distance de voyage La réponse à cette question-là, c'est que c'est l'usage. qui va venir déterminer cela. Et comme l'a dit le shiikh Ibn Sa'adi, L'usage est pris en compte lorsqu'il est mentionné un verdict de la noble législation non déterminée. Donc certaines permissions sont faites À celui qui est en voyage. Cependant, la distance du voyage n'a pas été formellement déterminée par les textes de la législation. À partir de là, cela nous renvoie à l'usage. C'est-à-dire que ce qui sera considéré comme étant un voyage dans l'esprit des gens du pays, sera considéré comme tel. Et ce qui ne sera pas considéré comme étant une distance de voyage, ne sera pas considéré comme tel. C'est ainsi que, dans telle ville, nous considérons que le fait de se rendre dans telle ville est ou pas un voyage. Si c'est considéré comme étant un voyage, de manière usuelle, alors à ce moment-là, nous pourrons bénéficier des permissions liées au voyage, et si ce n'est pas le cas, nous ne pourrons pas en bénéficier. Parmi les points que le shir a abordés dans le passage que nous venons de lire, le fait que les permissions liées au voyage sont applicables autant pour un voyage occasionnel que pour des voyages répétés. Voyages occasionnels tels que le pèlerinage, la Omra, la visite d'un membre de la famille ou un voyage d'affaires, ou des voyages répétés tels que le voyage des chauffeurs de taxi, ou les chauffeurs poids lourds, etc. Et ensuite le shir donc a quelque peu euh, développé tout cela. Abordons à présent le cas de la femme en période de règles ou de lochi. Il est obligatoire à la femme en période de règles ou de lochi de rompre le jeune. Ce dernier lui est donc interdit et n'est pas valide si elle l'accomplissait. Et la preuve de cela a été mentionnée précédemment, notamment dans le hadith rapporté par al-Bukhari d'après Abu Sa'id al khudri Radiallahu anhu. En effet, nous avions mentionné que l'imam al-Bukhari a rapporté d'après Abu Sa'id al-Khudri que le prophète interrogea les femmes en leur disant Celle parmi vous qui est en période de règles ne s'abstient-elle pas de prier et de jeûner Elles répondirent C'est vrai. Il leur dit alors C'est cela leur faiblesse dans la religion. Néanmoins, elle devra obligatoirement s'en acquitter plus tard, lorsqu'elle sera purifiée comme le prouve le hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Mu'adha, qui raconte qu'elle questionnait Aisha anha, en lui disant « Comment se fait-il que la femme qui a ses règles rattrape le jeûne, mais ne rattrape pas la prière »« Serais-tu une harourite ?» rétorqua Aisha. Mu'adha dit alors « Je ne suis pas harourite, je pose juste la question. » Aïcha lui répondit alors, cela nous arrivait et il nous était ordonné de rattraper le jeûne et non de rattraper la prière. Plusieurs leçons sont attirées de cette histoire. Premièrement, la méfiance face aux innovateurs. En effet, lorsque Aïcha a entendu cette question de la part de Mouad, comment se fait-il que la femme qui a ses règles rattrape le jeûne mais ne rattrape pas la prière, elle s'est méfiée. Elle lui a dit « Serais-tu une Harourite ?» En référence à la région de Haroura, proche d'Al-Koufa en Irak, qui fut le lieu du premier rassemblement du groupe des Khawarij qui s'était soulevé contre les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, notamment Uthman. Et Ali. Or, une partie de ces derniers considérait obligatoire pour la femme de rattraper les prières ratées pour cause de règles, ce qui est en contradiction avec le consensus des musulmans. Donc c'était une de leurs caractéristiques, le fait qu'ils rendaient obligatoire pour la femme de rattraper les prières ratées pour cause de règles. Donc lorsque Mu'adha a posé cette question à Aisha, comment se fait-il que la femme qui a ses règles rattrape le jeûne mais ne rattrape pas la prière Aisha lui rétorqua « Serais-tu une harourite ?» Et elle fut donc méfiante et fit preuve de méfiance face à Mu'adha. Également, on peut retenir comme leçon la légitimité de classer les gens, à condition bien sûr que cela soit fait avec science, justice et équité. Également, on peut retenir l'impérativité de signaux santé face aux doutes et suspicions, surtout lorsqu'elles sont fondées. C'est ce que Mu'aza, a fait lorsqu'elle dit « Je ne suis pas harourite, je pose juste la question. » Aisha anha, lui répondit alors « Cela nous arrivait, c'est-à-dire à, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il nous était ordonné de rattraper le jeune et non de rattraper... La prière. Et on retient comme leçon de cette réponse de Aïcha anha le fait qu'il faille se soumettre. Peu importe que l'on connaisse ou que l'on ne connaisse pas les causes et sagesse qui motivent la législation de certaines modalités du culte islamique. Et il faut savoir d'ailleurs que certains aspects de la législation ne sont pas connus. Quand je dis des aspects de la législation, je vise par là les sagesses qui résident dans certains aspects de la législation. Certaines de ces sagesses-là ne sont pas connues. Et c'est là un moyen qu'Allah, tabaraka ta'ala, utilise afin d'éprouver ses serviteurs, lequel va réellement se soumettre et lequel ne va se soumettre qu'à ceux dont il connaît la sagesse. Or, le croyant, il a la ferme conviction que tout ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, et son messager sallallahu alayhi wa sallam, légifère est emprunt de sagesse. Et de science. Et nous verrons le sujet de l'acquittement compensatoire plus tard, si Allah le veut. Autre point à mentionner ici, un point relatif à la femme enceinte et à celle qui allait. La femme enceinte et celle qui allait ont la possibilité de rompre le jeûne, que cela soit par crainte pour leur propre santé, ou celle de l'enfant, ou pour les deux. Allah, par sa miséricorde, a pris en compte le fait que la femme, lors de sa grossesse, que ce soit à son début ou lors des dernières semaines, a besoin de manger pour pouvoir procurer à son enfant la nutrition qui lui est nécessaire. Il a pris également en compte que la femme qui allait, si elle ne mange pas, produira moins de lait. Les alamans ont divergé sur l'acquittement compensatoire dû à leur rupture. Cinq avis ont été avancés. M. Muhammad ibn Salah al-Ufaymine, qu'Allah lui fasse miséricorde, de fut d'avis. Qu'il ne leur incombe que de rattraper les jours non-jeûnés, peu importe lequel des trois motifs de rupture précités sera avancé. Les trois motifs de rupture précités, qui, je le rappelle, sont le fait que la femme qui est enceinte ou qui allaite craigne pour sa propre santé, c'est là le premier motif, ou pour celle de son enfant, c'est là le second, ou pour les deux, et c'est là le troisième. Donc le shiir Mohamed ibn Salih al Uthaimin fut d'avis qu'il ne leur incombe que de rattraper les jours non jeûnés. Peu importe lequel des trois motifs de rupture précité sera avancé. Et ce, car il considère leur cas identique à celui du malade et du voyageur. Cet avis est entre autres celui de Apa ibn Abi Rabah, d'Al-Hassan al-Basri, d'Al-Bahak, dal nakhai d'Al-Zuhri, d'Al-Rabi'a, dal awzai De Abu Hanifa, de Thauri, de Abu Thawr et de Abu Ubaïd. Et ce résumé n'ayant pas pour prétention de comparer les avis des ulama dans leur face miséricorde, ni d'en faire prévaloir certains sur d'autres. Je me contenterai de mentionner l'avis du Shir et d'inciter le lecteur à revenir aux gens de science pour avoir une fatwa spécifique à sa situation. Et c'est Allah qui accorde la réussite. Quatre second volet de ce second chapitre, qui est consacré aux annulatifs du jeûne, nous l'aborderons, si Allah le veut, lors du prochain cours. Wallahu al-musta'an, wa huwa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.